Une Très belle nouveauté sur Virgin Radio One, ça s'appelle Chairlift Bruises. Allez, on va marquer,、euh, on va changer de, de programme, puisqu'on va retrouver、euh, toute l'équipe de la Bell Rock, c'est-à-dire moi-même, Sébastien, aux commandes pendant les deux prochaines heures, et évidemment accompagné de ma charmante petite anglaise de service, Sarah, comment vas-tu Bonsoir, très bien. Allez, on a beaucoup de choses pour vous、mmh. en stock ce soir, puisque c'est la première partie de notre rétrospective 2008, mais on pouvait pas résister, on vous colle quand même une nouveauté d'entrée de jeu, histoire de dire que l'année 2009.

Since I was young, I've always felt some sort of t r o u b l e But nervous when o n s i n g incorrect. Bless my poor mother, she always knew something was going on with the sun. Well, I guess it shows, I guess it shows, some things are clearer than others.

I'm sort of t r e m b l e The n e r v o u s woman was finger on her. That's my poor mother. She always knew something was going on with the sun. Well, I guess it shows. Well, I guess it shows. Some things are clearer than others. more

Et presque s a n servir s de jingle. Rock'n'Roll Dinosaur Pile Up. Une nouveauté pour commencer cette avant-dernière émission 2008.、Mm -hmm. euh, c'est un gros son, grosse production, un gros son américain. Pourtant, Sarah,、euh, eh、ben, on se trompe puisqu'ils sont anglais. Ils sont anglais, ils viennent de Leeds. Donc,、euh, c'est au、ouais, nord, pas... c'est un peu noir. Donc... Oui, il n'y a pas plus anglais que, que Leeds hein, quand même. Non, hein, non, non, quand même. <rire>、euh, très bonne donc, power pop hein, en provenance de Leeds. Le groupe s'appelle Dinosaur Pile Up. Ils viennent de

Sortir leur premier single et ça s'appelle My Rock'n'Roll. Voilà, on va calmer un petit peu les choses, Sarah, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de, de choses de prévues ce soir dans ce programme, puisqu'on fera notre、choses. première partie retour sur nos coups de cœur 2008 hein, au niveau de, de la musique. Juste pour vous dire, évidemment, petite introduction à l'avant-dernier concert des Mardis du Grand Marais, ça、et、va se dérouler ce mardi 16 décembre.、Euh, mm -hmm. Ça sera une soirée club, hein, Sarah, donc au、ouais. tarif préférentiel de 6 euros les Mardis du Grand Marais.

Qui vont accueillir un jeune parisien qui s'appelle François Morin. Il se fait appeler FM. On、euh, d'autres précisions sur lui, Sarah Bah oui, il a sorti en février son premier album qui s'appelle A Dream or Two et ça c'est chez w a r n e r Ouais, avec un, un mélange très astucieux et très original hein, puisque le concept a démarré en 2006. 2006. 2006 Et、euh, bon, en fait, il mélange deux univers différents. Il mélange la pop avec la musique classique. Ouais, alors c'est vraiment bien. L'album, donc,

Qui s'appelle A Dream or Two, compte 12 morceaux hein, qui sont partagés entre des compositions personnelles, ainsi que la relecture de standards rock signés The Stranglers, par exemple Blondie ou The Cure, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite dans la Belle Rock. Ce parisien, donc avec quelques amis musiciens, je pense, sera donc du côté du Mardi du Grand Marais. Des Mardis du Grand Marais, ça sera pour 6 euros, puisque c'est une soirée club FM tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Killing an Arab.

gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel like the Arab on the ground. See his open mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead, I'm a stranger.

By jump, smoothing my hand, staring at the sea, staring at the s a n d staring at myself, reflected in the eyes of the dead man on the beach. I'm alive, I'm dead, I'm a stranger, I'm a stranger, I'm a stranger.

Factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days, you've come to pass.

mais là on...

La musique pop et la musique classique FM pour commencer. Ce jeune Parisien, donc, qui sera en concert, avant-dernier concert de la saison, au mardi du Grand Marais, ce mardi 16 décembre. On vous rappelle que c'est une soirée club,、hein. ça veut dire que le tarif préférentiel est de 6 euros et qu'il faut vraiment aller voir.、Hein. On vous rappelle aussi qu'il y a un album qui s'appelle A Dream of、uh, Orthoose, pardon, qui est sorti chez Warner, et donc、euh, vous aurez l'occasion、euh, sûrement d'écouter des morceaux de cet album、euh, du côté de la salle de Riorge. Et puis,、euh, à l'instant,

en Premier gros coup de cœur de l'année 2008 dans notre rétrospectif. Hein, ce groupe New Yorkais dont on vous a parlé pour la première fois il y a un an, en décembre 2007. Hein, on avait prédit gros pour eux et on ne s'était pas trompé puisqu'ils ont sorti leur premier album. Vampire Weekend, c'est le nom de l'album et c'est le nom du groupe aussi. C'était sorti fin février 2008. Hein, on vous rappelle qu'ils sont quatre New Yorkais dans ce groupe et que ce groupe a la particularité d'être influencé par la pop africaine, la musique classique et bien sûr la pop et le rock. Voilà.、Euh, beaucoup de

Nouveau, pas beaucoup de, de, de nouveautés justement. Non, d e n o u v e a u x à nouveau. Ouais, on, est compte, ouais, on est en train de les rejouer. Voilà, on est en train de les rejouer. Donc, c'est pas une sorte de, de classement, rien de tout ça. Il y a évidemment、non. beaucoup、okay. de, de très bons albums qu'on va laisser de, de côté hein, en cours de ces deux émissions, car、euh, évidemment, revenir sur un an en 4 heures, ça va être chaud, chaud, chaud. Par <rire> contre, il y a un g r o u p e qu'on aime bien dans la Bell e Rock, c'est les anglais de Pete and the Pirates. Oi,、oui, u、oui, oi, u oi, u oui, Pete and the Pirates. On les adore. En ouais, fait, il... c'est pas que cette année.、Hein. Non. On les a super adorés.

L'année dernière, donc on les avait mis dans le best-of en 2007. Et ouais, a i Je crois qu'ils avaient, ils avaient trois titres hein, dans notre sorte de best-of 2007. Ouais, mais qu'un aujourd'hui.、Ouais, ils ont remis ça en 2008 hein, quand même. Hein, ouais, que quand même un. Mais non, en fait,、mmh. tu verras, il y a une petite surprise. Mais bon, on va s'écouter ça.、Euh, ils sont dans notre best-of cette année, notamment grâce à la sortie de leur premier album hein, qui s'appelle Little Death. C'est sorti en février chez Stolen Recordings avec 13 titres dessus d'Indie Pop à l'anglaise, comme on aime, hein, franchement.

Mais c'est possible qu'ils vont se trouver dans le best-of 2009 aussi parce qu'ils ont un single qui va sortir en janvier. Ouais, justement, on, on en、bien. parle dans 2 minutes 13, s a r a Patience,、okay. patience.、Ah

De leur album Little d e a p e t and the Pirates qui avait donc fait le best of de la b e l Rock 2007 et qui remet ça à nouveau en 2008. Et Sarah, tu parlais de 2009, et bah ça tombe plutôt bien puisque, oui, oui l'info c'est que évidemment il y a un nouveau single qui a été enregistré. Ça va sortir le 19 janvier et il a été masterisé, c'est une grosse e x c l u Il a été masterisé le 10 décembre, donc il y a quoi 4 jours de ça. Et on l'a reçu en MP3 envoyé par le, le manager du groupe cet après-midi, ça s'appelle Jimmy.

Donc, Jenny, le nouveau single de Pete and the Pirates qui va arriver le 19 janvier 2009. Voilà, c'était une petite parenthèse nouveauté. On、mm -hmm, repart、mm -hmm. tout de suite dans notre best-of 2008. L'année 2008, hein, ça a été évidemment beaucoup de, de bons rock, mais aussi, Sarah, le retour du son folk avec en prime de superbes voix féminines.、Oh、et je sais、oui. que tu apprécies particulièrement les voix féminines. Oh oui, oh oui, et c'est vrai, on a choisi、euh, deux.

Maintenant, qui sont vraiment chouettes.、Euh, la première voix féminine que j'adore, c'est de Sarah O'Shure in French ou Sarah O'Shure in、oui. English. Ouais,、ah, elle est américaine, c'est、euh, ça Américaine, oui.、Euh, mais bon, peut-être un petit peu dilandée dedans, on ne sait pas. Mais bon, elle,、euh, elle quand elle e n r e g i s t r é son album, The Battle of Land and Sea, qui est en fait le même nom du groupe parce qu'elle s'appelle The Battle of Land and Sea aussi,、euh, elle était nue.

Oui. oui, mais je me, ça, je me rappelle avoir parlé de、ouais. ça j en m e mars dernier. Elle est d e v e n u quel morceau c'était、euh, Je ne sais plus,、euh, The Beautiful Ones peut-être Ça se peut. Ouais, d'accord. En espérant.、Ouais. Et je crois qu'elle avait dit un truc dans le genre que la plupart de, de l'album a été enregistrement,、euh, était enregistré. J'étais nu, c'est ça Un petit peu. Un petit peu、quelques、quand même. Morceaux, ouais, ouais, quelques morceaux, quelques morceaux partout.、Ouais, d'accord. Mais bon, il faut écouter et puis voir est-ce qu'elle était plus inspirée e son vêtement ou pas

Écoute, je sais pas.、Hein. En、mais、tout cas, l'album The Battle of Land and Sea. Mais ça me fait rigoler aussi parce que nos auditeurs, ils savent pas que je suis toute nue en tant que télévision. Effectivement, non, non, non, non. En plus, tu t'appelles Sarah aussi,、hein. ça、ah、tombe、oui. bien. <rire>、euh, on s'écoute ça ou pas Oui, allez. Allez, The Battle of Land and Sea, The Beautiful Ones, tout de suite dans la Belle Rock. Et après, une autre voix féminine qui nous a marqué cette année, la voix d'Emiliana Torini, direction n、mm. l'Islande, mais les États-Unis, premièrement.

We we are, we are c h o s e n the chosen ones. we

Once、again, these crows they shall not win.

A parlé tout au long de, de l'année dans la Belle Rock d'une nouvelle génération d'artistes spécialisés en folk rock. Voici deux superbes extraits, donc des albums qui nous ont marqué The Battle of Land and Sea, et puis à l'instant, une autre superbe voix féminine, Sarah, celle d'Emiliana Torini.、Oh, je beau, hein, album, ah, je l'adore. C'est beau, cet a l b u m Ah ben, cet l b u m mais C'est vrai, parce qu'on ne jouait pas trop ce titre, mais、euh, c'est vrai, cet i t r e elle est adorable aussi. Oui, Big Jumps, je crois que c'est le nouveau single d'ailleurs. Cool.、Euh, L'album s'appelle m i and Armini, un cinquième album.

Pour la chanteuse islandaise sur le label Rough Trade. On vous rappelle que ce label est distribué évidemment en France par Beggars Banquet. C'était une sortie un petit peu plus tardive, hein, puisque c'était en, sep en septembre dernier. C'est ça, Sarah Oui, en septembre. Note, donc ouais, ouais, ouais, ça, ouais. Fait, bon, ça fait trois mois maintenant. Oui, c'est vrai. e t On l'a usé ce CD quand même. Usé.、Euh, usé. 2008, 2008, 2008 l'année aussi marquée par le retour de certains dinosaures hein, de la scène rock、oui. indé, comme par exemple le retour des Allemands de、The、No Twist, avec no un Twist. nouvel album ouais, qui est sorti.

sorti en, en mai dernier, voilà、euh, un groupe qui avait commencé sa carrière il y a pas mal de temps. Ça, ouais, ils ont commencé en 1989 et、euh, en fait, on a eu peu de nouvelles depuis 2002. Oui, six donc, ans d'attente、euh, pour ce dernier、ans. album,、ouais. donc、euh, qui s'appelle The Devil You and Me, hein, sorti chez City Slang, c'était、euh, au mois d'avril, il me semble. De、mm -hmm. euh, No Twist, ça, c'était un des groupes dinosaures. D'autres groupes qui vont suivre dans cette rétrospective, comme par exemple The Breeders,、ah. et évidemment Portishead, tout ça enchaîné tout de suite dans la Belle Rock en c o r e

On commence avec de n o twists, ça s'appelle Boneless.

Retour au gagnant de 2008, les Breeders, avec un nouvel album, un Mountain Battles, sorti chez 4AD et distribué par Begar. C'était en avril dernier. Les Breeders, surtout connus pour un tube, un Cannonball, un groupe vieux comme le, depuis un certain temps, puisqu'ils se sont、mm -hmm. créés en 1988. Évidemment, avec Kim d e a l la bassiste des Pixies, on reconnaît bien d'ailleurs sur ce morceau la petite patte des, des Pixies, et puis Tania Donnelly, un guitariste des, des Following Muses. Quatrième album,、euh, bel album, hein, Mountain Battles, encore une

Fois produit par Steve Albini, je crois qu'il a enregistré、euh, tous leurs albums. Voilà.、Euh, autre énorme retour pour 2008, celui du duo de Portisette Sarah, troisième album. Oui, oui. Hein, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas de nouvelles. Ouais,、euh, super bon le moment en fait. Et、euh, ils n'ont pas fait autant que ça en fait. Moi, je pensais qu'ils avaient fait plus. Non, mais, non, ils ont une discographie、euh, non, non. qui est assez、euh, maigre. Oui, assez、même. maigre.、Euh, ils ont fait un premier album en 1994, un e deuxième en 1997 et、euh, puis en 1998 ils ont sorti un live.、Euh,

Qui a é t é enregistré à New York. Et puis, absolument rien. Ouais, donc on était super contents. Hein, super le content. troisième album qu'ils ont appelé tout simplement Ford, un troisième ouais,、euh, album qui est sorti、euh, fin avril. Et pour l'occasion,、euh, les Porticèdes avaient enflammé le, le zénith de Paris lors de deux soirées magiques. C'était les 5 et 6 mai d e r n i e r Voilà, on s'en écoute un extrait de cet album. Ça s'appelle Machine Gun.

Écoutez le son de Label Rock, deux, première partie de notre rétrospective 2008, p o r t i s h e a d donc énorme retour en 2008 avec un troisième album qui s'appelle Third Sarah 2008, qui nous a permis de, de faire de belles découvertes avec des groupes et des labels prometteurs. Oui,、euh, notre groupe que, que, qui vient d'un label que j'ai jamais entendu parler avant. Nous le... non plus, je te rassure.、Ouais, ouais. C'est <rire> un label belge qui s'appelle les d i s c s Freaksville. C'est un groupe qui s'appelle UFO Goes UFA.

Et、euh, le morceau qu'on va écouter, c'est Twilight Salope.、Ouais, oh、L'album est arrivé hein, sur、euh, notre bureau en mai 2008. Hein, un、mm -hmm. album qui s'appelle Pop Garage Symphony 9. C'est le premier album hein, pour ce groupe anglo-belge. Vous allez voir pas mal de, de ressemblances avec Captain Biffard, Frank Zappa, The Fall. Franchement, avec des influences comme ça, c'est sûr que ça allait faire le top <rire> de la Bell Rock en ça, 2008. Allez, Twilight Salope, tout de suite dans la Bell Rock.

Bah, bah, du calme, Sarah, quand même, c'est bon. Ouais, ne m'appelle pas moi, salope.、Hein. Ouais, calme-toi.

Et Twilight salope dans le best of de la b e l Rock. Première partie, c'est assez vulgaire hein, quand même cette chanson, mais ouais, on aime bien, c'est bien rigolo. Un premier album donc pour UFO go you, Goes UFA, pardon. Et puis un autre coup de cœur, 2008, une découverte, c'est arrivé un petit peu plus tard, c'était en septembre. Six anglais qui viennent de Brighton qui ont sorti un excellent premier single. Sarah, un nom、mm. plutôt français, hein, plutôt révolutionnaire, puisqu'il s'appelle comment The Guillotine. Ouais, La Guillotine, avec un single de u x titre s Stronger. Ils avaient déjà beaucoup de, de fans en anglais.

Notamment sur MySpace, grâce à Marky Smith, un des f o l l e Kate Nash par exemple, qui leur a personnellement demandé d'ouvrir son concert pour elle. C'était en septembre 2008, sorte de mélange de punk et de blues avec une grosse voix, vous allez voir, et un sax bien mis en avant. Oui, Sarah, c'est le sax hein, que je dis.、Hein. Oui, quoi、euh... <rire> Je te vois venir, attends.、Bah、oui, il、oui, ne faut pas parler de la chanson avant. D'accord.、Ouais. Mais bon,、euh, euh, c'était enregistré par quelqu'un.

Oui, qui Qui Bien qui, sûr.、Ouais, C'était、ouais, une, une de ses premières productions.、Ouais, C'était、ouais. plutôt intéressant. Paul Linder. Vous allez voir que Paul Linder,、ouais, il a un son qui est assez、euh, costaud. Hein, mais c'est normal、ouais. puisque c'est le fils de qui Le chanteur de Mottahead. Ouais, ça veut tout dire. Voilà, De Guillotines, donc Stronger, autre coup de cœur 2008, La Belle Rock. <rire>

Rock électriquement très satisfaisant.

Ben、tiens, on en parlait tout à l'heure. m a r k E. Smith du groupe The Fall. Hein, et bien comme chaque année, rétrospectif de la b e l Rock, on a le droit à un nouvel album chaque année de The Fall. Hein, le、eh、27e、ouais. album cette année.

27 albums, tu te rends compte, Sarah 27 pour、ouais, les fait、ouais. vite、hein. Il les fait vite, ces albums. C'est vrai, hey, on, a, hey, on a le droit.、Hey. À... Ouais, vrai. Il doit pas... Tu crois qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur,、euh, sur les paroles Non, mais ça se bah, travaille une voix comme ça, Sarah. Enfin. Ah,、uh, c'est vrai. Mais bon, moi, je peux faire quand c'est par lui qu'il chante. Oui, a s exactement. C'est、mm -hmm. ce q u est. e l e n i o u a i s e bien. Ouais, Eleni, euh, nouvelle, euh, nouveau membre hein, dans le line-up du groupe The Fall, Marquis Smith. Donc, 27ème album. Imperial Wax Solvent, 12 morceaux dessus. A、euh, fans du groupe aussi la année noter pour groupe sortie cette les du

Biographie de Marcus Smith.、Euh, je ne l'ai pas lu personnellement. Est-ce que tu l'as lu, Sarah Non, je ne l'ai pas lu. Non, mais en tout cas, je pense qu'il doit avoir des, des bons trucs à lire dans, dans cette autobiographie, des belles、oh. histoires de comptoir de bar, je pense.、Hein. Oh, je, je crois que si, i、ouais. Bon, autre beau succès pour l'année 2008, la confirmation du talent du duo The Kills, mais aussi la consécration du public, puisqu'ils ont vraiment cartonné cette année avec、mmh. leur quatrième album The Kills. L'album s'appelait Midnight Boom, s'appelle toujours hein, Midnight Boom, c'est sur le label Dobino. Et on vous rappelle que The Kills,

C'est un duo, une chanteuse américaine et un guitariste anglais. Un peu de peps dans la Bell Rock.

and song like a nice new home

Allez, Sarah. Oh, oh, on, oui. était on, on était en train <rire> de d i r e aussi. Ouais, on on écoute tellement qu'on oublie de parler.、Bon, C'était、voilà. bien ça. <rire> The, bien, Kills, The Kills, donc <rire> nouvel album Midnight,、euh, dernier album, pardon, quatrième album,、euh, excellent album Midnight Bloom. C'était sorti、euh, cet été. Boum, Boom, ouais, boum, ouais, ouais, ouais, ouais, sur le label、euh, Domino.

Je suis tout retourné là, les petits Australiens, et c'est bien ça, on est en train de danser, il ne faut pas danser quand on est là. On est plus prêt après. Danser,、euh... chanter, heureusement le micro n'était pas là.、Ouais, on aimait bien en tout cas ce groupe, on l'a écouté plusieurs fois cet album. Hein, le groupe s'appelle Operator Please, ce sont des ados australiens. Hein, premier album、ouais. très frais, très fun.、Euh, ils sont 5 dedans, 2 filles, 3 mecs, et alors ils sont vraiment très très jeunes, Sarah. Très très jeunes, entre 16 et 19 ans. <rire> Je suis tout essoufflé, nous on est très vieux. Hein, bon,、euh, 16 et 19 ans, en tout cas ils ont une, une

Une pêche, c'est clair. L'album s'appelle Yes Yes Vindictive, groupe formé en 2005 et premier album, donc trois ans pour concocter ça. Mais franchement, ça valait le coup. Just、ah、a song、oui. about ping-pong, un des singles de 2008 pour l'équipe de Label Rock. L'équipe de Label Rock qui va marquer une petite page de pub, hein, pourquoi、va、pas. Ouais, on va aller se faire un, un petit thé tranquille pour se calmer un petit peu. voilà. <rire> Allez, marque une, on marque une petite page de publicité et on revient pour notre deuxième heure, deuxième partie donc, de cette rétrospective 2008. Label Rock. Label Rock.

Rock Électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio. b r o h a m Label Rock. Label Rock. Électriquement.

Satisfaisant. La Belle Rock de retour sur le 89.4 pour notre deuxième heure rétrospective 2008. Tous les coups de cœur, tout ce qui nous a fait kiffer cette année avec la scène française à l'honneur. Tiens, en 2008 avec le retour d'un groupe qu'on aime bien qui s'appelle le Tangé. Le,、ouais, euh, le trio composé de Didier Perrin, Philippe Pijard, Christophe Van Uffel et Revenu. Alors ça faisait Cinq ans de, de silence puisqu'ils s'étaient un petit peu pris la tête avec leur maison de disques précédente. Du coup,

Ils reviennent en 2008, ils en profitent pour fêter 10 ans de carrière avec un quatrième album intitulé Il est toujours 20 heures dans le monde moderne. Un extrait tout de suite. Peut-être le morceau qui nous a le plus plu dans cette émission, ça s'appelle La fée de la forêt.

Cap r o u g Elle e coupe une tulipe. Que fait-on maintenant? On monte au grenier. Un peu de lumière éclaire le plancher. Rémi pêche son petit jardin. Rémi pêche et Colette joue. Oui! As-tu vu passer la fée de la forêt? Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle ne v a l à b a s elle pique.

d a n s l est un concentrique de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus revenir. Par une belle journée d'avril, Colette et Monique promenade. Robe fine, petit mouchoir, dentelle et limonade. Dans le pré, les pâquerettes épanouies. Colette fait une couronne. Que tu es jolie, elle court, elle court à perdre haleine.

Les herbes sont folles, les campanules pas nulles. Mais où vont-elles Seul le mois de mai est revenu. As-tu vu passer la fée de la forêt Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle v a l à bas elfiques l e sur le temps concentrique de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus revenir. Papa lit son journal, maman fume la pipe.

Notre petite Anne trotte dans le salon. Gustave a taché son pantalon. Et Jeanne a sali sa jolie jupe lissée. Elle n'ira pas saluer bien bas le marquis de Carabas. Un moustique a piqué, Jeannine Simone est coquette. Elle a mis une touffe de coquelicots sur sa toque. Ah, Rémi a ôté l'épine de la p a t e à capi.

Passer, la fée de la forêt. Sa robe est formée de pétales parfumés. Elle va la main elfique sur l e temps c o n c e n t r i q u e de tes songes. Dans les brumes, elle plonge o u ne jamais plus revenir. Des nouvelles de Toby et Simone. Elle est toujours avec Valérie Non. René est revenu. Mais Minet lui est parti avec Omar. Daniel est e n tableiste à Guernsey.

Et Rémi et Colette, toujours ensemble dans la malle du grenier. As-tu vu passer la fée de la forêt Sa r o b e est formée de pétales parfumés. Elle va l à p a s elle i q u e sur les temps concentriques de tes songes. Dans les brumes, elle plonge pour ne jamais plus. As-tu vu passer la fée de la forêt Sa r o b e est formée de pétales parfumés.

in your mind your Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. But I.

y e a h

Ah, un des tubes de 2008, hein, le genre de, de mélodie qu'on a sifflé tout au long de l'année. En plus, Sarah, ils sont français. Ouais, mais le problème, on a tous les chiens de s quartier s devant <rire> la porte、vrai. maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Cassez-vous, les gars, cassez-vous, cassez-vous. C'est cassez le chien de Pascal, c'est pas grave.、Ah, ouais, c'est un、va. habitué, il vient nous dire bonjour tous les dimanches.、Euh, <rire> le groupe s'appelle donc Sporto Cantes, hein, né de, de、oui. la rencontre entre Benjamin Sportes et Nicolas, l'ancien bassiste des, des Vampas. L'album、mm -hmm. s'appelait lui Free At Last. Il était sorti、euh, fin avril et ça nous avait vraiment fait.

Plaisir de, de vous jouer ça. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est de savoir que maintenant, il a été repéré sur l'antenne nationale et en、euh, oui. national, on joue Sporto Cantes Whistle. Et ça, c'est très cool.、Euh, dans la Bell Rock, on aime évidemment les sonorités chaudes comme ça, le reggae t 2008 fut en fois, une fois encore une superbe année pour ce、ah. genre musical,、euh, notamment avec la ressortie de magnifiques compilations sur un label anglais qu'on aime bien, Pressure Sounds,、mm -hmm. ou alors encore pas mal de, de belles choses du côté de chez Nocturne. Sarah, on commence avec un.

Un extrait d'une compilation qui rendait hommage à Micron Music Limited, c'est ça Oui, oui, oui, c'est Micron Music Limited. e n en fait, c'était une association qui était montée、euh, pour une association、euh, jamaïcaine. Oui, jamaïcaine. C'était pour, pour financer les talents musicaux. Alors,、euh, ça s'est passé de 7 3 à 7 6 D'ailleurs,、voilà. euh, la compilation s'appelle Every Mouth Must Be Fed,、uh -huh. 1973 to 1976. Et、euh, dessus, on retrouve des noms légendaires. <rire> 7 6 C'est du f r a n g l a i s

Ça r a c'est dit pour anglais. Six, six. J'ai juste. t s t r o ou... p excité ce soir. Ouais, ouais, on écoute plein de trucs, il y a plein de trucs.、Euh, on s'est dit, on n'avait pas joué ça depuis un bon moment et ça fait plaisir. Et cette compilation, elle a traîné pendant un bon moment dans la voiture et c'est vrai qu'elle e m'a bien plu celle-ci. Oui,、simplement. donc tu vas nous faire quel morceau par quel artiste、euh, Plusieurs、mots. artistes hein, dessus étaient présents. Moi j'aimais bien Pete Weston and the Flames tout simplement parce que je ne connaissais pas avant et ça m'a fait découvrir ce morceau terrible qui s'appelle Revolution is for the Chinaman.

サボディ Oui。Alors、せっ parti。

I、don't mean it, don't speak love to me. If you don't mean it, don't speak love to me. If you don't mean it, for the diamond and the pearl, all the money in the world, you just came by my love. For the diamond and the pearl, all the money in the world, you just came by my love. I never sing love to you, you, you. If I don't mean

Say love to you, w e you we you? If I don't mean it, s o d o n t speak love to me, girl. If you don't mean it, s o d o n t speak love to me, girl. If you don't mean it.

The money can buy you a diamond ring. The money can buy you a new bed spring. The money can buy you the pretty little things, but the money can't buy you love. The money can buy you a diamond ring. The money can buy you the pretty little things. The money can buy you a new bed spring, but the money can't buy you love.

If I don't mean it, I never say love to you, w i l you? If I don't mean it, I never say love to you, w i l you? If I don't mean it, for the diamond and the pearl of the money in the world, you just can't buy my love. For the diamond and the pearl of the money in the world, you just can't buy my love. Can't buy my love.

はい。<Estoy> okay. okay.

De très bonnes rééditions,、hein. Roots, Reggae Roots, dans la Bell e Rock, cette année 2008, avec Pete Weston and the Flames, the Revolution is for the Chinaman, excellente compilation Micron Music chez Pressure Sounds. Et puis, à l'instant, un classique, hein, réédité pour la première fois en CD, Johnny Osborne's Truth and Rights, l'album, c'était son deuxième album, hein, qui date de 1979. Ça s'entend au niveau du son et c'est une époque, franchement, terrible dans le reggae. C'était sorti en octobre dernier chez Nocturne. Johnny Osborne a c h a n t e

Culte américain,、jamaïcain, Sarah. Né en 1940. Ouais, et toujours vivant. Hein, toujours, toujours vivant. vivant. Ouais,、euh, ouais. Je sais pas s'il donne encore des concerts. Il faudrait regarder sur. Il doit avoir un site internet. Oh, sûrement.、Euh, en tout cas, lui, il a connu la naissance du reggae, du dancehall, maintenant du, du digital. Inutile de vous dire qu'il a travaillé avec les plus grands producteurs les jamaïcains. Plus grands, les plus grands. Et que cet、grands. album, donc Truth and Right, qui a été réédité chez Docturne, était évidemment légendaire. Truth and Right. Ouais, ouais, action jamaïcain, s'il vous plaît. J'ai essayé.

Ouais, comme on dit yes en, en jamaïcain.

Ya. Ya man, hein, ya, man. ya man, voilà. Et、euh, ya. Ouais, ouais, ouais. Il fait chaud en Jamaïque, il fait un petit peu plus froid du côté de la France en ce moment. En tout cas, <rire> le, les albums ont été très, très bons. Deux artistes incontournables francophones de 2008, évidemment, c'est monsieur Alain Bachoum et Daniel Dark.、Hein. On a bien kiffé sur ces deux albums, évidemment. Les deux albums vraiment sympas.、Hein. Alain Bachoum qui nous a réjouis avec le、euh, dernier album Bleu Pétrole. Et on l'a vu Ouais, et on s'en souviendra hein, de sa très belle prestation au festival Paroles et Musique.

C'était en mai dernier, Alain Bachung, donc naturellement à l'honneur dans la Belle Rock, tout de suite. Bleu pétrole, l'album, un titre tant de nuit. Mon ange, je t'ai haï, je t'ai laissé aimer.

Que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange t'ai trahi tant de nuits habitées que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi.

私たちの思いと愛の人いる。私た

イコーニドーラ t, t r la nuit。

Siloin de Bois, i、si、l o i n de Bois, i l o i n de Bois, i l o i n de b o i

Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surnées, a n des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis.

Après Alain Bachung, une autre figure incontournable, l'ex-taxi girl Daniel Dark, sorte de fils spirituel de, de Serge Gainsbourg, un petit peu hein, sur, <rire> sur cette chanson. En tout、petit、cas, ouais, Daniel, qu'on a vu avec le Virgin Radio Tour, souvenez-vous, c'était au Transborder à Lyon en mars dernier. Et puis avant, évidemment, en février, il y avait eu cet album, album qui s'appelle Amour Suprême.、Euh, oui. Sarah, tu dis le blog, oui, évidemment. Hein, le blog, je vous rappelle que tout ce qu'on passe depuis 2006 est archivé sur.

Le blog de l'émission, http://labelrock.blogspot.com, http://labelrock.blogspot.com, et qu'à partir de demain, vous pourrez、euh, évidemment réécouter、euh, en mp3, en podcast, hein, le, cette émission de ce soir, avec encore plein de, de bonnes choses, puisqu'il nous reste 33 minutes avant de rendre l'antenne à Paris. Voilà, on ne va pas se, se, se, se plaindre, hein, ça non, se passe bien. non, il y a beaucoup de choses.、Voilà, euh, D'ailleurs,、oui, euh, on est ouvert hein, avec、euh, l'email, Virgin Radio r o y

Arrobase orange.fr Évidemment, on vous a prévenu qu'on ne peut pas tout caser une année en deux heures d'émission. T'as essayé quand des, même. On a, on a fait des choix, hein, pas toujours、euh, évidents. En tout cas,、euh, si vous avez des commentaires à nous donner hein, sur、euh, vos coups de cœur de 2008, Virgin Radio One, tout attaché arrobase orange.fr. Et puis la semaine prochaine, on continue hein, cette rétrospective、euh, pendant deux heures encore. On ne sera pas tout seul, Sarah, puisqu'on va faire appel à nos amis de, de la b e l Rock. Je vais p a r l e r bien évidemment de Simon et Sylvain qui nous rejoindront pour la dernière、euh, de la b e l Rock.

S. Voilà, les 4 S. Réunis.、Euh, un autre S, tiens, c'est Stéphane Domur. On lui rend tout de suite、euh, hommage dans cette émission. Une découverte 2008 en provenance de l'Argentine, Los Alamos.、Euh, un groupe qu'on a repéré et diffusé, c'était la première fois en 2 novembre 2007. Voilà.、Mm -hmm. Et、euh, les Argentins, Los Alamos, qui ont, comment dire, grandi dans notre cœur au fil des mois jusqu'à la sortie de leur album, hein, El Fino Arte de la v a n g u a r d a Et、euh, ce qui nous a vraiment、euh, cloué le cœur ce coup-ci, c'est de nous.、Euh, bah, on, Stéphane Domur,

Évidemment, qui nous a fait très plaisir en les faisant venir jouer à Rouen.、Ouais. C'était en septembre dernier au Terminus.、Hein. Excellente initiative de Stéphane. Si tu nous écoutes, bah, pourquoi、Merci. pas remettre ça、euh, Je crois qu'il a gardé un bon contact en plus avec Los、ah, Alamos.、Bon. Donc on ne sait pas. Il y a l a u r e aussi qui les connaît bien. Donc、mmh. peut-être de retour dans la région r o u n n a i s e ça serait bien.、Euh, C'était un concert vraiment chouette.、Hein. On était parti un petit peu semi-acoustique et puis ça s'est terminé vraiment acoustique parce que ça faisait un petit vous peu, vous peu vous trop vous de, de bruit pour l'hôtel du Terminus au-dessus. En tout cas, l'album.

L'album Est vachement bien. Elfino Arte de la v a n g a n z a un petit peu de blues, un petit peu d'Argentine, un petit peu de, de chaleur dans la Belle Rock tout de suite.

2008,、euh, où on a reçu vraiment des beaux disques de blues rock, hein, le genre、mm -hmm. bien crade qu'on affixionne tout particulièrement dans, dans cette émission. Alors, le choix a été difficile, hein, on a tranché sur l'album de ce groupe américain de blues rock basé、euh, en Indiana, un premier album. Et je sais pourquoi tu as kiffé sur ça.、Hein. Oui, pourquoi Parce que le titre c'est Bring Your Ass to the Table. Ouais, ça sent comme le de Bring Your Ass to the Bed ou something. Or, ouais, non, non, non, mais tu t'en fous, moi il y a le mot ass.、Ah、ouais, d'accord, c'est bon, ça marche.、Hein. Non, non, même pas. C'est vrai que

Oh, un, un petit peu, peut-être quand même, hein, <rire> en y réfléchissant. Allez, c'est le fin d'été, en vrai. C'est un petit peu ça, ça va.、Ouais. Premier album, donc, tu vas me faire ouais, rougir ouais, encore ouais. aussi de la radio.、Ah、oui, ça va, ça e v o i a Ça chauffe ici.、Euh, Left Lane Cruiser, c'est donc le groupe de ce, le nom de ce groupe américain qu'on a bien aimé sur un excellent label Alive Records. Il y a eu plein, plein, plein de très bonnes choses hein, sur ce label. Si vous aimez le, le blues rock crado comme ça,、euh, il s e s t

p a s s e r des belles choses cette année. Voilà. o、euh, n va parler é l e c t r o maintenant, Sarah. o u i allez. Là、on、aussi. De,、euh, ouais, de très bonnes surprises en 2008,、Beaucoup. avec des très bons maxis, des compilations comme、euh, celle des Chemical Brothers, par exemple, r e ç u e en septembre.、Euh, des titres fétiches comme celui-ci aussi, Bora de Air One, sur le label Infine, tu sais, le、Air、label du,、euh, du lyonnais、euh, Agoria. Ça t'a、oui. dit quelque chose a Agoria, Infine,、voilà. Sébastien adore. Exactement.、Ah. Air One, donc, c'est le nom de ce

Producteur,、euh, jeune producteur、euh, parisien hein, qui a signé un 4 titres, une magnifique production hein, qui, souviens-toi, oscille entre techno, expérimental et ambient mélodique, comme le début du disque par exemple, et qui a très vite attiré l'attention des oreilles les plus aiguisées. On citera notamment Hélène Alien, Laurent Garnier, les Scratch Massive, et bien évidemment celle de la b e l r o c k bien sûr. Air One tout de suite, ça s'appelle Bora.

Secret, quoi. Y a pas de secret, il y a une vérité、euh, simple, sobre, cru, quoi. truc.、Euh, ouf. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi, uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi, tu comprends ce que ça veut dire isole, isola, l'île.

i les faut u q l e gens soient extrêmement loin de toi mais loin parce que ton u n i v e r s sera vaste, quoi, sera immense, sera énorme, sera énorme l'univers l'énorme puissance d'univers caracol il existe en toi complètement que e r t o s t r o c k Nissi l soit toi quoi, que, que Piedron e t la rocaille tu le d e v i e n s

Production signée Erwan Bora sur le label Infiné, un des classiques hein, de, de cette émission cette année. Je crois qu'on l'a passé 2-3 fois et quand on passe 2-3 fois les, les mêmes choses dans, dans Label Rock, c'est que ça nous plaît vraiment.、Euh, joyeux voyage, j'adore ce morceau. Franchement, il y, y a une âme qui se dégage de cette musique.、Euh, voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Il、euh, y a eu beaucoup d'électro-pop, on vous le disait cette année. On en parlera notamment、euh, avec Sylvain et Simon hein, la semaine prochaine. On parlera、euh, par exemple du groupe m e t r o n o m i e On avait tous flashé la.

Dessus, vrai. et maintenant on parle d'un album qui a débarqué comme ça tranquillement sur nos platines. C'était en février dernier、euh, sous le nom de Yacht. Yacht, ouais, Yacht, un américain en fait.、Ouais. C'est un mec qui s'appelle Jonah Belketolt. Oui, et puis c'est pas un inconnu puisque on a appris qu'il jouait de la batterie avec Devendra Banart h et qu'il、mm -hmm. a fait notamment la première partie des LCD Sound System.、Euh, troisième album, hein, I Believe in You, Your Magic is Real, et un album qui e s t

Terrible. terrible. Imaginez un mélange de Flaming Lips croisé avec les LCD s o u n d s y s t e m justement.、Euh, très bon exemple d'électropop tout de suite dans la Belle Rock. It's all the same price. Et l'album s'appelle. Et l'artiste s'appelle Yacht. Oui, Sarah, tu veux rajouter quelque chose bah, Je vais lui dire le nom d'album. Oui, bah redis-le, vas-y. I believe in you. Your magic is real. Bon, très bien, Sarah, merci, je te crois <rire> très crédible. Allez, it's all the same price.

It's all, It's all the same price. It's all the same price. It's all the same price. It's all the same price. It's all the same price. It's all the same price. If you want to pay it once, you'll have to pay it twice. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, l love, l o v e

Soul de Sam Price sur le troisième album de l'américain Yo, I believe in you, your magic is real. Franchement, c'est terrible, j'aime beaucoup. Sarah, tu as bien d a n s é ce soir. I like it. Ouais, t étais、euh, euh, bonne, euh, en bonne forme hein, ce soir, Sarah. C'est、ah, bien, c'est bien, es c'est bien. Bien, bien. Tu nous avais manqué dans cette émission.、Euh, voilà, on va se quitter. <rire> Première partie、euh, quasi terminée hein, de cette rétrospective 2008 signée Label Rock. On va se quitter avec encore deux groupes hein, qui ont marqué 2008. Le premier groupe est anglais, évidemment. Il vient d'Oxford, il s'appelle The Yo.

Young Knives en 2008, ils ont sorti un deuxième album, hein, Super Abundance, rempli de très très très bons morceaux、euh, pop、non. rock.、Ah. Ouais, craqué. Ouais, c'était drôlement bien. Et pour terminer, le deuxième groupe、euh, avec lequel on va se, se quitter, il est New Yorkais. Hein, New York qui a d'ailleurs、euh, été particulièrement、euh, brillant hein, cette année au niveau、mmh. rock. Toute une ribambelle de nouveaux groupes qui ont émergé des quartiers de, de New York, hein, notamment ce groupe White Rabbits qui a la particularité.

D'avoir six musiciens hein, qui sont tous multi-instrumentistes、euh, avec euh, par exemple deux batteurs, Sarah. Deux batteurs, hein, ça, euh, fait, euh, ça fait bizarre. Ouais, des des fois, on a r r i v e pas de trouver un et puis là, il y a écoute, deux qui viennent. En, même en tout、temps. cas, j'ai vu un extrait live hein, sur YouTube. Ils se débrouillent bien, les White Kids.、Cool. Euh, deux batteurs, donc、euh, deux, un pianiste, un chanteur, guitariste, un autre guitariste et un bassiste. C'est、euh, les White Rabbits. Voilà, premier album qui é t a i t sorti fortnightly. Je crois qu'il y a le nouvel album qui va pas tarder en début de.

2009, donc、cool. voilà, ça s'annonce bien cette nouvelle année. bah Génial,、hein. allez, j'ai hâte d'arriver. Exactement. Non, non, on se retrouve la semaine prochaine hein, avec l'équipe au grand complet. Sarah sera là, Simon, Sylvain et moi-même, donc au platine. Ça va être la fête. Ouais, ça va être la fête, avec un petit peu une petite collation peut-être. o i v e、enfin, û、ah, r a q u o n v a a r r i v e r Histoire、chose. de se mettre en forme pour, cette,、yes. pour ces d e r n i e r s deux heures. Voilà, la session Label Rock rétrospective s'est terminée pour ce soir. On se quitte avec The Young Knives. À ciao la semaine prochaine. Soyez au

Rendez-vous, Sarah, rentre bien tranquille. Bisous, bisous. Soyez sage, mais pas trop. Sarah, bisous, bisous. Vite. Bi -bi, bye bye. See you soon. Allez, The Young Knives Turn Tail et White Rabbit Skid on My Shoulders.

Of my perfect retreat. We're all slaves on this ship. We're all slaves on this ship. This ship's sinking. We will not reach the shore. We will not reach the shore.

Back is sore, so I sleep on the floor with the dust and the leaves that blew under the door. These are my chores, these are my chores. I must not show the strain.